donc on continue dans la série des cours sur la réalité de la aqidah des rafidah, rafidah et la clarification de leurs égarments et de leurs fausses croyances et de leur opposition hein, à la croyance des musulmans et la croyance de l'ahle sunnat et de jama'a en particulier donc on a expliqué la semaine passée qu'est-ce qui avait rapport avec la aqidah d'ahle sunnat euh, par rapport l'aqidat La, d'Ahl Sunnah vis-à-vis -vis des Sahaba et on a expliqué également euh, qu'est-ce que les Rafidah disent au sujet des Sahaba et comment ils les insultent hein, et que ça fait partie de leur religion donc ça c'est un principe qu'ils ont dans leur religion et dans leur croyance qui est une, une forme de coffre en réalité, comme on a expliqué puisque Allah a donné Il a fait une thèse qui a des sahaba Et il a parlé d'eux en bien Il a expliqué Le bien qu'ils ont Et les bonnes qualités qu'ils ont Et Allah n'a mentionné d'eux que le bien Donc il n'est pas permis Aux musulmans de mentionner Les défauts et les fautes Ou les péchés des sahaba Et de parler Ou de rentrer dans Les désaccords qui se sont produits Entre eux à leur époque Donc, il faut plutôt se taire à ce sujet-là et ne pas rentrer dans ces désaccords et dans ces disputes ou dans ces problèmes qu'il y a eu entre les sahabas. Ça, ça fait partie des fondements de l'ahle wal jama'a. Et <coughs> étant donné qu'Allah a fait une test qu'il y a des sahabas, celui qui vient et qui les rabaisse ou qui les insulte ou qui les critique ou les, qui les déclare kouffar et qui les euh, insulte, alors ceux-là sont des kouffars également et c'est pour ça que les ulémas ont déclaré kuffar euh, les rafida c'est une des raisons pour lesquelles pour laquelle ils les, ils les ont déclarés kuffar maintenant on va parler d'un autre point un autre aspect de la aqida des rafida et c'est qu'est-ce qu'on appelle aqidatur raj'a aqida aqidatur raj'a c'est-à-dire le fait que les rafida ils croient que Il y a des êtres humains qui vont, avec la, euh, qui vont revenir à la vie avant la fin des temps. Il, a, il croit qu'il y a des êtres humains qui sont morts, qui vont revenir à la vie avant la fin des temps. Et ça, ça fait partie de leur croyance et de leur fondement. Et bien entendu, c'est contraire à la, à la croyance correcte. C'est contraire aux preuves du Coran et de la Sunnah. Et donc alhamdoulillah on va commencer à clarifier ça par rapport aux paroles du cheikh Ibrahim Al-Ruhaili dans son livre Al-Intisar li'l Sahbi Al et on va lire donc qu'est-ce qu'il dit à ce sujet là Cheikh Ibrahim Al-Ruhaili le garde il y Donc, le sheikh il explique que certains des Rafid, ou bien les Rafid en général, ils croient que certains morts vont revenir à la vie dans ce bas-monde bas avant la fin des temps. Et ça, ils croient que ça va se produire lorsque leur Mahdi va sortir. Leur prétendu Mahdi va sortir. Parce que, comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents, euh, il y a dans la rapide fév, ils croient que leur douzième imam il est, il est disparu vers euh, l'âge de 5 ans, il est rentré en, en occultation, il est devenu invisible okay? et il est rentré donc en un état d'invisibilité et d'occultation. C'est comme ça qu'ils appellent ça Donc euh, c'est Al-Raybouba Donc il est rentré hein, Dans un état d'invisibilité Et depuis 1200 ans ou plus Donc il, euh, il est invisible Et il se promène dans le monde Selon ce qu'ils disent Certains prétendent aussi qu'il est dans une grotte Quelque part là-bas euh, En Iran Et qu'il euh, qu va sortir un jour hein, Et ils l'attendent Donc lorsque leur Mahdi comme ils le prétendent, il va sortir à la fin des temps euh, il, il, il croit que il va faire revivre certains êtres humains Il, il croient que ce Mahdi va faire revivre certains êtres humains et ça c'est enseigné, c'est expliqué dans leurs livres quand ils, ils ont, quand ils publient des livres même les livres qu'ils publient en français ils ont euh, y en a ces enseignements là qui sont écrits dedans Comme par exemple, euh, j'avais trouvé justement un de leurs livres, euh, « Le guide islamique des enfants ». C'est un livre qui est publié en Iran, à, à la ville de Qum. Et dans ce livre-là, ils disent « Le deuxième imam est Mohamed Al-Mahdi, fils de Hassan, sa mère, et Nargis. Il est né à, Sam, à, Samar, à Samara, Samira. » En tout okay, cas, c'est écrit en français ici, là, je vois pas bien. La nuit du 15, du 15 de Sha'aban, 22, euh, 225 Hijri. Donc, le 15 de Sha'aban, 225 Hijri. Il est le, le dernier imam et la preuve d'Allah sur terre. Il est le dernier des successeurs du prophète et le dernier des 12 imams des musulmans. Et ils disent ensuite, ici on voit, qu'est-ce qui est écrit Il disent, il est vivant dans ce monde, car Allah lui a accordé la longue, une longue vie. Il est en occultation, Rayba. Il, va, il réapparaîtra avant le jour du jugement, lorsque le monde aura atteint plein d'injustice et de péchés. Il le remplira alors de justice et d'équité. Donc, ça c'est ce qu'il ce qu prétendent à ce sujet-là. Et ensuite ils disent hein, ils, ont fait, ils ont même mentionné un doigt ils disent ô oh Allah hâte la, ré, la réapparition et placez-nous parmi ses partisans et ses compagnons Ils disent, en, ils disent ensuite depuis que l'imam est entré en occultation les musulmans vont prier Allah à un endroit à Samarra où il avait l'habitude de prier chaque nuit en souvenir d'Allah. Donc, vous voyez comment il rajoute à ça toutes sortes de superstitions et de bid'a et d'égarements. Donc, euh, vous allez voir maintenant qu'est-ce qui est encore plus grave que ça. Hein, ça, c'est déjà grave. Mais déjà encore plus grave que ça, qu'est-ce qu'il rajoute avec cette aqidah de raj'a, de, de retour à la vie de certains êtres humains. Il dit, il, Cheikh euh, Ibrahim al-Rahayli, Il mentionne, <coughs> euh, oui, ce livre-là livre en français que j'ai lu, c'est traduit de l'anglais par Abbas Ahmad al-Boustani. Et c'est publié, comme je dis, en, en Iran. Des, ça fait partie des, des livres qui sont distribués et qui sont vendus dans les, euh, dans les librairies, même parfois dans les librairies. Des gens qui se disent sunnites. Hein, ils vendent ces, ces, ces livres-là. Allah l'a dit. Et qu ce qui est grave, c'est que même dans les librairies des kouffars, maintenant, ils commencent à vendre les livres des shi'ahs. Ils les distribuent. Ils distribuent leurs leur publications. Et les, les rafidahs, ils se donnent toujours une image, quand, surtout dans les livres qu'ils traduisent en français et en anglais, ils essaient toujours de se donner une image euh, de gens qui sont scientifiques, et que, soi-disant, ils se basent sur la philosophie et la logique. Ça, c'est l'apparence qu'ils veulent se donner. Puis, on voit bien, bien, bien entendu, que quand on parle de leurs croyances, sur leurs imams et ce genre de superstition qu'ils ont, on voit clairement que tout ça, c'est de la poudre aux yeux qu'ils essaient de lancer aux gens pour attirer les gens naïfs et faibles ou ignorants, malheureusement. La salle allah al-afia. Donc euh, le cheikh il explique ici en citant des paroles de leurs imams et de leurs cheikhs. Donc le cheikh Ibrahim il dit yaqulu Ça c'est une, une, une, une parole d'un de, de leurs leur qui s'appelle Ahmed al-Ahsai. Et son nom au complet, c'est Ahmed ibn Zayn al, <coughs> al ahsaï qui est mort en 1241. Et il fait partie de leur plus grand savant contemporain. Euh, et le Cheikh Ibrahim, en note de bas de page, il explique, il cite les paroles d'un de leurs chouours, qui, donne, qui fait des éloges d'un de ces euh, égarés-là, pour montrer que, selon eux, c'est un savant reconnu et le texte cette description là de du livre du cheikh Ihsan Illahi Zahir dans son livre Ashi'a wa at-Tashayyu' euh, à la page 307 et 308 euh, qui, qui cite les paroles de al-Khuna euh, Khun, al dans son livre Rawdat al-Jannat inti turjuman al-hukama' al-mut'allihin en tout cas, ils font toutes sortes d'éloges de lui en disant que c'est le philosophe de les, du siècle et que c'est euh, un des grands sages, et un des grands savants de l'époque, etc., etc. Et il parle de sa science, etc. Donc, c'est pour dire que pour les Shi'ara, il est reconnu comme étant un savant pour eux. Bien entendu, pas pour nous. Donc dans son livre Al Raj'a il dit sachez que Raj'a c'est-à-dire le fait de, de croire c'est de croire comme ils disent que quelqu'un des gens vont revenir à la vie avant la fin des temps. Donc ils disent à la base on veut dire par là de, que des morts vont revenir à la dunya comme s'ils en étaient sortis, sont sortis de la dunya puis ils y reviennent. Et euh, ça c'est dans la page 41 dans le livre Al Raj'a écrit par Al Ahsaï. أبخيزي ويقول الزنجاني, الزنجاني وهو من علمائهم المعاصرين الرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم الحجة عليه السلام ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته في فيفوز بثواب نصرته ومعونته بظهور دولته وقوم من عدائه ينتقن منهم وينالوا بعض ما يستحقون من العذاب والقتل على أيدي شيعته ليبتلوا بالذل والخزي بما يشاهدونه من علو كلمته وهي عندنا الإمامية الاثنى عشرية تختص بمن محض الإيمان ومحض الكفر Donc, dans son livre Dans le volume 2 à la page 228 Un de leurs savants contemporains qui s'appelle Zinjani Il parle de cette notion qu'ils ont de Ar-Raj'a Et ils disent que Ar-Raj'a C'est que des gens vont être ressuscités Lorsque leur imam va sortir Leur Mahdi va sortir à la fin des temps Et cet imam il l'appelle Le Mahdi il l'appelle Al-Qa'im Al-Hudja comme ça qu'il l'appelle Donc Ceux qui, a, qui étaient déjà morts Parmi les alliés et euh, Les alliés et les chi'as Ceux qui font partie du, du groupe Et des alliés de, de cet imam invisible De ce Mahdi Il va les faire revivre, ils vont revivre, ils vont revenir à la vie pour avoir le succès et, euh, et euh, la réussite d'avoir la récompense de venir en aide de, de venir en aide et de défendre cet imam et de faire apparaître son État et sa, son, son pays, hein, parce qu'il va établir son gouvernement à, cette, à, cette, à ce moment là. Donc il va faire revivre son parti et ses, et ses alliés. Et il va également faire revivre ses ennemis pour se venger d'eux et pour les punir hein, pour ce qu'ils parce qu'ils méritent de châtiment euh, et de, de, de faire ça dire, il va les châtier il va les tuer Ils vont être châtiés et ils vont être tués par la main de leur des, par, partisan, des partisans des chias et de leurs alliés et pour que ces ennemis là soient euh, éprouvés par l'humiliation et l'avillissement euh, dont ils vont être témoins du fait qu'ils vont être témoins de, de, du fait que la parole de cet imam va être élevée au dessus des autres et pour nous il dit ce sont les al im c'est à dire pour nous sa parole c'est quoi c'est im c'est à dire que c'est les douze les gens qui ont cru Aux imams, les douze imams, c'est eux qui vont être choisis et qui vont qui faire partie de, de, des alliés de cet imam parce qu'ils ont eu euh, la foi et ceux qui ont été dans le coffre, c'est eux qui vont être les ennemis de cet imam et le reste, il n'y a rien qui est dit à leur sujet. On se tait à leur sujet. Donc ça c'est dans, dans cette citation-là qu'est-ce qui est mentionné en général شيخ إبراهيم الروحيل فالرجعة عندهم هي للأئمة ومن محض الإيمان من أوليائهم ومن محض الكفر من أعدائهم وهم يعنون بذلك الصحابة رضي الله عنهم والقصد بذلك هو إظهار العز والنصر للأئمة ومواليهم والانتقام من أعدائهم كما نص على هذا الزنجان في كلامه المتقدم donc ici il dit que donc pour les, les, les c'est que leurs imams vont revenir à la vie puis pour eux c'est eux qui étaient sur la foi pure hein? Donc tous, ceux qui, tous les imams et ceux qui étaient leurs alliés Hein, sont ceux qui sont sur la foi feu peur et c'est eux qui vont revenir à la à la vie de même que euh, leurs, les, leurs ennemis ceux qui ont été sur le coffre c'est eux qui vont revenir à la vie aussi et quand ils parlent de leurs ennemis des ennemis de, de ces imams euh, des imams de il parlelent bien entendu des sahaba les ennemis des, des imams c'est les sahaba pour eux donc ils, ils vont les faire revivre et euh, le but de ça, c'est de montrer la puissance et la victoire de leurs imams et de leurs alliés qui vont se venger de leurs ennemis, c'est-à-dire qui vont se venger de, des sahabas. Et ça, ça a été mentionné par Zinjani, comme on l'a mentionné dans la parole suivante, et ça a été également mentionné dans, leurs savants, euh, par leurs, les, dans les paroles de leurs savants les plus anciens également. Donc ça, c'est des, des paroles des contemporains. Maintenant, on va voir les paroles de leurs savants plus anciens qui ont mentionné eux, eux aussi cette croyance-là. Donc il dit, « J'ai déjà tafsir al-Qummi nisbatan ila Ali ibn al-Hussein, rahimahullah, « Ennahu qala fi tafsiri qawlihi ta'ala, « Inna allazhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. »« Qal » I ha acès un nàbí, salallahu alaihi wasallam, i l'amirem al-mumini i l'aïmmat. Aleyhimussalam. Donc, ils, ils disent dans un de leurs tafsir, le tafsir d'Al-Qummi, le tafsir d'Al-Qummi, le volume 2, à la page 147, et ils attribuent cette parole, Al-Qummi, ils attribuent cette parole à Ali ibn al-Husseïm, Euh, dans le tafsir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 85 dans le surat Al-Qasas ils prétendent que euh, l'interprétation du verset 85 qui dit celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là où tu souhaites retourner ils interprètent ce verset là en disant ça signifie que votre prophète de même que Amir al-Mu'minin et les imams vont revenir. C'est comme ça qu'il interprète ce verset. Et ensuite, Cheikh Ibrahim al-Rahili, il dit Et parmi ceux que, qui vont revenir, selon eux, selon les rafidats, pour être châtiés, euh, il croit que c'est Abu Bakr et Omar, parmi ceux qui vont être ressuscités et ramenés à la vie avant la fin des temps, أخشتي الجس سأب بكرعما. الش الدي يقول نعممة الله الجزائري. بعد أن ذكر لانا الشخ. وأده من ضروريات المذهب عندهم وفي الأاخبار ما هو أغرب من هذا. وهو أن مولنا صحب الزمار عليه السلام. إذا ظهر وأتى المدينة أخرجهم أخرجهما من قبرهما فيعذبهما على كل ما وقع في العالم من الظلم المتقدم على زمانهما كقتل قابل, قابل هاب هابين وطرح إخوة يوسف له في الجب i l'avui de l'Ibrahíme en l'ombre i l'avui de Moussa i l'avui de l'avui i l'avui de l'avui i l'avui de l'Iran i l'avui de l'Iran i l'avui de l'avui i l'avui de l'avui donc ça c'est cité dans le volume 1 à la page 141 dans le livre à la noire النormانية. écrit par un de leurs chouyours qui s'appelle Nirmatullah al-Jazairi <coughs> donc après avoir mentionné la, euh, la malédiction des, de, des deux shaykh c'est-à-dire Abu Bakr omar et après avoir mentionné que de les maudire fait partie des choses essentielles de leur, euh, de, leur, de leur secte de leur croyance, de leur religion pour eux il dit ensuite et parmi les, les, les narrations il y a ce qui est encore plus étrange que ça. Euh, c'est-à-dire que notre maître, celui qui détient le teint, Sohibu Zaman, c'est-à-dire leur Mahdi, leur imam Mahdi, <coughs> lorsqu'il va apparaître, il va venir à Médine et il va les faire sortir tous les deux de leur tombe. C'est-à-dire, ils il croit que le Mahdi va venir et va faire sortir Abu Bakr et Omar de leur tombe et puis il va les châtier tous les deux pour tout ce qui s'est passé d'injustice dans, dans le monde auparavant, depuis le début d'état jusqu'à leur époque donc il croit que le Mahdi va châtier Abu Bakr et Omar pour toutes les injustices qui se sont produites dans le monde depuis le début d'état jusqu'à leur époque à eux Donc, il, et puis, il énumère des exemples de péchés et d'injustice pour lesquels ils vont, ils vont être châtiés. Pour, pour lesquels, selon eux, Abu Bakr Omar vont être châtiés. Donc, ils mentionnent, par exemple, le meurtre de Kabil et Rabiel. Le meurtre que, du fait que Cain a tué Abel. <coughs> euh, le fait que euh, les frères de Youssef l'ont jeté dans le puits le fait que Ibrahim a été jeté dans le feu de Nimrod le fait que Moussa est sorti euh, et euh, il a fait peur et il surveillait autour de lui il, il regardait autour de lui apeuré parce que euh, il était il avait il avait peur que ses ennemis l'attrapent euh et également le fait que Euh, le, la, la chamelle de Salih a été euh, tuée et le fait que les adorateurs du feu ont adoré le feu donc pour toutes ces choses là ils croient qu'Abu Bakar Omar auront la plus grande part du châtiment à cause de ces différentes euh, formes d'injustice qui se sont produites dans le monde avant, avant eux donc ça c'est des exemples d'absurdité et de fausses croyances qui sont mentionnées dans leurs livres. Allah l'musta'an. Et déjà Allah l'a dit dans le Coran Allah l'a pas mettre sur quelqu'un une charge d'un péché qu'il n'a pas commis. Il va pas punir quelqu'un pour le poids du péché de quelqu'un d'autre. Donc comment Abu Bakr et Omar pourraient être châtiés pour les péchés de tout ce qui s'est passé comme injustice depuis le début des temps jusqu'à leur époque ça c'est euh, de un et ensuite on peut mentionner également que bien entendu tout ça c'est des blasphèmes et des mensonges puisque yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé de ce genre de choses et il n'y a rien dans le coran qui mentionne ce genre de choses non plus et euh, yani, on sait très bien que les Abou Bakr et Omar font partie des Mubacherines et qu'ils sont les meilleurs de cette Ummah, donc tout ça c'est des calomnies et des, euh, des blasphèmes et des diffamations contre nos sahabas, radiyallahu anhum ajma'in <coughs> le sheikh il dit ensuite, le Ibrahim al-Ruhayni il dit وَهَذِهِ الْرِوَايَةِ كَافَتُ الْدِلَالَ ala sakhaf uqul al qawm wa shiddat elle seule elle, elle est suffisante comme preuve de la faiblesse d'esprit de ces gens et de la grandeur de leur hein, de leur haine de la grandeur, de la haine et de la rancune qu'ils ont dans leur cœur contre les deux meilleurs de cette Ummah après le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire contre Abu Bakr et Omar, la haine qu'ils ont contre Abu Bakr et Umar radiyallahu anhumah et ça il n'y a pas tout là-dessus et, et il y a des narrations encore plus graves que cette narration-là dans lesquelles hein, le Cheikh Ihsan ila zahir dans son livre à la fin Il mentionne etnie yani, l'exemple de, des narrations qui sont mentionnées dans leur livre à ce, au sujet du fait que lorsque leur Mahdi va sortir ils il prétendent que ya yani, il va euh, les accrocher il va faire sortir à bobac queroma de leur tombe il va les accrocher à un arbre et puis il va les châtier il va les faire re, revivre puis il va les châtier jusqu'à ce qu'ils meurent, puis il va les faire revivre encore, puis il va les faire châtier jusqu'à ce qu'ils meurent, et ainsi de suite comme ça, pendant des, des, une période, il très très très longue donc ça c'est <coughs> des paroles qui sont mentionnées dans euh, dans leurs livre et tout ça à cause de quoi? selon eux, à cause d'une chose, à cause du fait que selon eux, Abu Bakr et Omar ont volé ont pris, ont usurpé le khilaf qui devait revenir à Ali radiallahu anhu et à ses descendants donc ça c'est l'exemple de superstition et de dégâts qui sont enseignés chez les rafidats le shaykh dit ensuite quand ils ont accès à leurs étudiants un déjeuner et un déjeuner les bays qui la le murtada اعلم أن الذي قد ذهب الشيعة الإمامية إليه أن الله تعالى يعيد عند ظهور إمام الزمان, امام الزمان المهدي صلى الله عليه قوما ممن كان تقدم موته من شيعته ليفوز بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته ويعيد أيضا قوما من أعدائه لينتقم منهم donc euh, ici ils mentionnent les paroles d'un autre de leurs chouyours qui décrivent en détail et qui expliquent en détail qui vont revenir parmi les morts avant la fin d'Etat c'est-à-dire avant le jugement dernier ils disent il cite les paroles, paroles d'un de leurs chouyours qui s'appelle Al-Murtada euh, yani, et ça mentionné dans le livre Al-Rajah euh, d'Ahmad Al-Ihsai il dit ensuite le chèque il regarde également une parole qui, semble, qui ressemble à celle-là qui a été citée par Euh, celui qui a écrit « Ilm al-Yakil fi Usul al-Din » au volume 2, à la page 823, euh, selon euh, selon Abi Ali al-Tabrussi. Donc, euh, cette parole de al murtada il y a une autre parole qui est semblable à celle-là, dans le livre que, que le Cheikh Ibrahim euh, a mentionné. Maintenant, la parole d'Al-Murtada, c'est quoi Il dit « Sache que euh, Yani, la position des Shia, l'imamia euh, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va faire revenir euh, lorsque l'imam Mahdi va apparaître il va faire revenir des gens qui sont déjà morts parmi les alliés de cette, de, de, des imams pour qu'ils aient le, le, la réussite et le succès et la récompense de venir à son aide et de le supporter et de l'aider et d'être témoin de son gouvernement et de son pays, de son état qu'il va établir et il va également faire revenir euh, des gens parmi ses ennemis pour se venger d'eux et euh, pour faire en sorte que ses alliés se réjouissent et savourent euh, l'apparition de la vérité ils, dont ils vont être témoins et l'élévation de la parole de, euh, de ses alliés. C'est-à-dire les gens qui font partie des rafaudas, ils vont être heureux de voir que leur parole va être au-dessus des autres, selon eux, et que la, la, la vérité va apparaître. <coughs> Donc, ça c'est ce qu'ils prétendent. Et ils disent également, bien entendu, que selon eux, le, vrai, le, le Mahdi, lorsqu'il va apparaître, il va faire il va faire venir, en même temps, il va amener avec lui le vrai Qur'an, qui n'a pas été falsifié selon eux. Donc tout ça, c'est des exemples de ce qu'ils mentionnent dans leur livre. Et bien entendu, leur, leur Mahdi, leur soi-disant Mahdi, en réalité, c'est nul autre que le Dajjal. Hein? Le vrai Mahdi qu'ils attendent, c'est nul autre que le Dajjal qui va venir... Et c'est pour ça que ces gens-là, ils vont être dans l'armée du Dajjal avec les Khawarijs et avec les Juifs. Hein? Et ce sera, ce sera le Dajjal qui va être leur Mahdi. Hein? Ils croiront que c'est le Mahdi alors que c'est le Dajjal qu'ils vont suivre. La sallallahu al-hafiyah. Il cite les paroles encore de l'Ahsaï dans son livre à la page 11 la citation précédente de Al-Murtada il était dans le livre de Ar-Raj'a à la page 29 maintenant à la page 11 il dit donc ils disent que il dit dans Al-Ahsa, il dit dans son livre que la signification de Ar-Raj'a c'est euh, le fait que leurs imams vont revenir de même que leurs partisans et leurs ennemis et ces deux groupes là c'est ceux qui étaient sur la foi pure et ceux qui étaient sur la mécréance pure c'est les, les deux groupes qui vont s'affronter ce jour là euh, ensuite زوى لعقيدة الرجعة عند الرافضة أهمية بالغة ومكانة عالية دلت عليها رواياتهم وأقوال علمائهم جاء في كتاب علم اليقين عن الصادق أنه قال ليس منا من لا يؤمن برجعتنا ويقر بمتعتنا <تصفيق> الستيسي ال Il dit, le Cheikh Ibrahim, que leur Aqidah de Ar-Raj'a, elle est très importante pour eux. Chez les Rafidah, l'Aqidah de Ar-Raj'a, c'est une Aqidah qui a un, un, un, un, une place très haute, très élevée, et une importance, euh, yani, très grande. Et on peut témoigner de ça dans leur, dans, quand on lit les narrations et les paroles de l'ulama à ce sujet-là. Et euh, le Cheikh, il mentionne les paroles d'Al-Sadiq dans son livre euh, «Ilm al-Yakîn ». «Ilm al-Yakîn », en tout cas, il mentionne, l'auteur du livre s'appelle euh, «Muhsin al-Kashani ». Je déjà cité, je crois. Dans son livre «Ilm al-Yakîn fi Usul al-Din ». Donc, il mentionne les paroles d'Al-Sadiq qui dit «Celui qui ne croit pas en la Raja en notre Raja, il n'est pas de nous ». Et de même que celui qui ne croit pas en notre mut'a Celui qui croit pas en leur aqida de raj'a Il n'est pas d'eux Et celui qui ne croit pas en leur mut'a C'est-à-dire le mariage qu'ils font euh, le, yani le, le mariage temporaire qu'ils font Qui ressemble hein, ou qui est en réalité une forme de prostitution eh bien, euh, Et de zina Donc Celui qui ne croit pas à ces choses-là Pour eux, il ne fait pas partie d'eux Voilà Donc ça, de toute façon, la question du mut'a, on va y revenir plus tard. On commence, on, on cite en premier les questions qui ont rapport avec la aqidah, la croyance. Parce que c'est ça la base, c'est ça le plus important. Malheureusement, chez certains musulmans, euh, les questions d'ahkam, de, de fiqh, euh, c'est les choses qu'ils prennent le plus en considération et qu'ils regardent en premier. Et Il néglige il donne pas d'importance à la rapide et au fondement et à cause de ça, c'est ce qu'on témoigne maintenant actuellement que dans beaucoup de pays musulmans, les musulmans beaucoup de musulmans maintenant ils euh, regardent les chaînes satellites des pays des Rafidah de l'Iran ou euh, de d'autres pays qui, où euh, a, ils, ils prêchent la croyance des dessdan. Dans les pays des musulmans, qui sont soi-disant sunnites, qui sont sur la sunna, ils, ils regardent les chaînes des Rafidah. Hein, et ils aiment regarder les chaînes des Rafidah et écouter les choukhe Rafidah. Et euh, quand ils regardent les chaînes des pays hein, qui enseignent la sunna et qui prêchent la sunna, il les détestent ou il les dénigre ou il se détourne d'eux. Et ils les critique Donc ça c'est... Euh, à quel point beaucoup de musulmans malheureusement ils sont trompés par l'apparence de ces gens-là ils s'imaginent que parce qu'ils ont une apparence islamique hein, et parce qu'ils donnent une apparence de gens qui sont euh, en faveur de l'islam et qui veulent défendre les musulmans ils se laissent tromper par ça et ils ne regardent même pas la croyance de ces gens-là donc il faut commencer par n'importe quel groupe n'importe quel individu n'importe quel secte n'importe quelle tendance Première chose qu'il faut regarder, peu importe qu'est-ce qu'ils font comme travail, peu importe qu'est-ce qu'ils font comme activité islamique, soi-disant, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme acte de charité, ou œuvre de bienfaisance, ou travail humanitaire, ou peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme travail ou activité. La première chose qu'on doit regarder, la première chose qu'on doit prendre en considération chez ces individus-là ou chez ces groupes, C'est leur croyance, leur aqida, c'est quoi leur credo, c'est quoi leurs enseignements, sur quoi ils se basent. Si leur aqida est en contradiction avec le tawhid et en contradiction avec la sunnah, il ne faut même pas les prendre en considération, il ne faut même pas les regarder. Malheureusement, on oublie ce principe-là et on passe par-dessus et on ne regarde que les actions, malheureusement. Hein? On ne regarde que les actions. Et donc, on tombe dans les garments à cause de ça. Beaucoup de gens se laissent tromper à cause de ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans son livre Ilm al-Yakim Al-Sadiq, il dit, donc, qu'est-ce qu'on a mentionné Celui qui croit pas en la raj'a et qui ne croit pas en la mut'a pour eux, il n'est pas deux, il ne fait pas partie d'eux. Donc ça, ça fait partie de leurs principes fondamentaux. Il dit ensuite, وَيَقُولُ أَحْمَدَ الْأَحْسَاءِ اِعْلَمَ النَّرَّجْعَ سِرْضٌ مِنَ اللَّهِ وَالْق donc dans son livre encore une fois àja donc la, la citation précédente dans prime le volume 2 à la page 827 maintenant dans le livre àja à la page 11 ahmed alassa il dit sachez que la croyance en raj'a c'est un des secrets un des mystères d'Allah et que euh, d'y croire c'est un des fruits un, un des fruits qui vient de du fait d'avoir à la fois en l'invisible, de croire en Al-Reib. Et donc ça, ça fait partie des exemples de leur superstition et de leurs fausses croyances, et ça montre un peu qu'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du fait que, quand ils écrivent des livres, ils essaient de se baser sur, euh, soi disant, la logique, ou la raison, ou la philosophie, pour prétendre qu'ils se basent sur quelque chose, alors qu'en réalité... Toute leur religion est basée sur le faux et la superstition. Et vous voyez dans leur livres, par exemple, quand ils écrivent des livres pour les non-musulmans, en français ou en anglais, ils vont euh, mentionner des preuves soi-disant logiques pour essayer d'établir l'existence d'Allah, et euh, d'affirmer bien entendu, hein, comme, comme la plupart des gens des et les gens qui appellent au shirk et qui adorent les tombes, ils essaient toujours de prétendre qu'il croit en Tawhid en Raboubiya. Et euh, yani, il mentionne ces exemples-là et ces preuves-là pour prouver qu'il y a un seul Dieu, un seul Créateur, comme si c'était ça le problème qu'on avait avec ces gens-là. Mais bien entendu, hein, celui qui a étudié le Tawhid et qui comprend Tawhid al-Ibada, al Tawhid al-Asma al-Sifat, il sait très bien que de croire en Tawhid en Raboubiya, ce n'est pas suffisant. D'affirmer que Dieu est un et il est le créateur, ce n'est pas ça le problème parce que même les mouchriquines de Quraysh ils affirmaient que Allah est un et ils croyaient que euh, c'était lui seul le créateur et le maître de l'univers et ça ce n'était pas suffisant pour dire d'eux que ce sont des croyants ou que ce sont des musulmans ou des gens qui sont sur le tawhid parce que pour être sur le tawhid hein, si quelqu'un dit qu'il est sur le tawhid et qu'il dit qu'il croit en Dieu unique alors qu'il est en train de prier d'autres Allah, de prier des morts de prendre des intermédiaires entre lui et Allah dans l'adoration, et dans le dua hein, et dans euh, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah d'adorer de les tombes et les morts hein, et il prétend qu'il est sur le tawhid Tout ça c'est bien entendu c'est des faussetés et ça, ça fait partie <coughs> de la religion des rafidah hein, parce qu'ils font le shirk avec les morts et les tombes. Et ils prennent leurs imams comme des intermédiaires entre eux et Allah, et ils les adorent en dehors d'Allah. Donc tout ça, c'est, bien entendu, des formes de shirk. <coughs> Ensuite, il dit, et il dit aussi, il dit, إن من تتبع آثارهم حصل له العلم القطعي لأن الرجعة من متمات الإيمان عندهم والقول بها شعاره donc euh, il dit euh, en, en citant encore une fois al dans son livre euh al à la page 24 euh, en en mentionnant euh, après avoir mentionné certaines preuves soi-disant pour la raj'a, il dit donc, ça a été mentionné dans leur ahadith, pardon, dans leur narration, et dans leur dua, et dans leur visite. Hein, celui qui fait fait la qui fait, qui poursuit hein, et qui, qui euh, recherche toutes leurs citations et leurs narrations, il arrive à une connaissance certaine que la raj'a, ça fait partie des choses qui complètent la foi pour eux c'est-à-dire pour les imams, pour les rafidahs et que euh, yani de, de croire en raja ça fait partie de leur de leur credo et de leur de leur croyance de leur croyance, yani. croyance qu'ils montrent qu'ils qu qu qu euh, expriment de leur slogan yani. des choses qu'ils utilisent comme étant leur marque distinctive شيخ إبراهيم الرحيل ولهذا كان القول بالرجعة وتقريرها محل الإجماع الرافضة كما نقل ذلك غير واحد من أئمتهم يقول المفيد واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات الدنيا قبل يوم القيامة وإن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف Donc, il mentionne dans le livre de Al-Mufid, qui s'appelle Awa'il al-Maqalat, à la page 48, que les imams sont tous d'accord sur l'obligation euh, l'obligation que plusieurs d'entre les morts reviennent à la vie dans cette dounia avant le jour de la résurrection. Et même s'il si y a certaines divergences entre eux sur la signification de cette, cette revenu, de, de ce retour. Et euh, le sheikh Ibrahim Ar-Rohaini, avant ça, il disait, et c'est pour ça que euh, la, la croyance des, des Rafidahs, ah, c'est quelque chose qui fait partie de leur conscientious, et elle a été confirmée dans les paroles de plusieurs d'entre leurs imams. Donc là, il mentionne des paroles qui confirment cette, ce conscientious-là dans leurs paroles. Il dit, « Yaqulul murtada. نقلا عن الرجعه للاحسائي واذا ثبت جواز الرجعه ودخولها تحت المقدور فالطريق إلى إثباتها اجماع الإمامية على وقوعها فإنهم لا يختلفون في ذلك دونك il mentionne en citant il mentionne les Euh, on peut dire qu'il est permis de faire rentrer la croyance de raj'a dans qu'est-ce qui a été prédestiné la voie qu'on utilise pour l'affirmer c'est le consensus des rafida imamiyya du fait que euh, yani qui que, euh, le fait qu'ils sont réunis c'est ça la preuve que ça va se produire pour eux et ils ne, ils ne divergent pas أس... لا سي... لا <تصفيق> ويقول الحر العاملي ضمن ذكره الأدل على إثبات الرجعة الضرورة فإن ثبوت الرجعة من ضروريات مذهب الإمامية عند جميع العلماء المعروفين المشهورين بل يعلم العم أن ذلك من مذهب الشيعة فلا ترى أحدا يعرف اسمه وي, ويعلم له تصنيف من الاماميه يصرح بانكار الرجعه ولا تاويل ولا تاويلها ال زي سي للمواصله للكلمه د الحر العاملي في كتابه الايقاظ من الهجعه في اثبات الرجعه على page 60 ان بعده avoir mentionné des Il mentionne certaines preuves ce disant qui confirment qui affirment chez, chez, chez les Rafidah il mentionne parmi ces preuves à Darura, c'est à dire la nécessité. Donc Il disent que c est, c est, euh, ces croyances font partie de, ce, de ce qui fait, font partie de, de ce qui est nécessaire et ce qui est essentiel. C'est à dire que pour eux, d'affirmer la croyance à Raja fait partie des choses essentielles du mazhab des imamiyah cest des rafidah pour tous les ulama qui sont connus et qui sont célèbres parmi eux et il dit même les gens ordinaires parmi les rafidah savent que ça, ça fait partie du mazhab des rafidah shi'ah il dit Donc, même les gens ordinaires communs commun d'entre eux ils savent que ça fait partie de la croyance de, de, de la sec des chiabra dit et hey, tu peux pas trouver personne qui est connu dont le nom est connu et dont on sait qu'il a des livres et qu qu'il a écrit des livres parmi les imimaami qui va dire ouvertement explicitement clairement que il ni à ou qu'il l'interprète autrement <coughs> donc ça c'est des exemples de paroles qui prouvent que ça fait partie de leur consensus de croire en ce genre de croyances <coughs> ensuite euh, il mentionne d autres, d autres, un autre exemple il dit yaqul al Donc il dit dans son livre Al-Raj'a, Al-Ihsai, il dit dans son livre Al-Raj'a, la page 24 encore et euh, le consensus des ulamas a été euh, mentionné ou a été rapporté euh, sur son affirmation l'affirmation de Al-Raj'a et pour nous c'est une preuve Un qawl al-ma'asoum donc c'est une preuve qui a été dévoilé pour dévoiler euh, la parole de euh, celui qui est infaillible a.s. Après, il dit aussi que la réj'a n'est pas vu en particulier des messages qui peuvent les émissions ou les et ils ont et ils ont un message qui a été dévoilé qui a été dévoilé وإعتقادهم على أن أكثرهم إنما أول على الإجماع الذي هو مقتوع به ولا يحتمل التأويل بأن الله يحيي أمواتا عند قيام القائم عليه السلام من أوليائه وأعدائه يقول على page 30 دمامليف الرجعة يقول الرجعة لم يكن أفرمي Euh, en particulier par des, euh, des textes qui sont mentionnés de, par peu de personnes ou peu de narrateurs qui sont ahad pour qu'on puisse les interpréter ou les rejeter ou des choses de ce genre mais c'est uniquement confirmé par des narrations qui sont mutawatira c'est-à-dire qui sont soi-disant selon eux mentionnés par un très très grand nombre euh, de personnes et les imams Euh, ils, disent, euh, ils disent les ulama ont agi selon ces, euh, ces narrations-là et ils ont cru en ces narrations-là ça fait partie de leur croyance il dit beaucoup d'entre eux ont également ramené à au conscientius qui est pour eux quelque chose qui est certain qui n'implique euh, pas d'interprétation c'est-à-dire que la croyance que Allah va faire venir à euh, la referve revivre les morts lorsque le Mahdi va apparaître, il va faire revivre euh, les alliés du Mahdi et il va faire également revivre ses ennemis. Donc ça c'est ce qui est mentionné dans ce livre, dans cette part, partie-là, pour il confirme où il prétend que c'est des choses qui sont mentionnées avec des narrations qui sont euh mutawatirat, cest un nombre tellement grand que personne ne peut dire que c'est un mensonge bien entendu c'est un mensonge quand même, hein? puisque ceux qui se sont mis d'accord sur ces croyances-là, eh bien ce sont des menteurs il dit le sheikh il dit aussi fa'idha'arafta fa'alam ya'akhi anni la'adunnuka tartab ba'dama ma'had بعدما مهدت واوضحت لك في القول الرجعه بعدما مهدت واوضحت لك في القول بالرجعه التي اجمعت الشيعة عليها في جميع العصار واشتهرت بينهم كالشمس في رابعه النهار حتى نظموها في أشعارهم واحتجوا بها على جميع المخالفين في جميع اعصارهم وشنع المخالفون donc il mentionne ensuite à la page euh, à la page 30 la, la narration précédente c'était la page 25, maintenant c'est la page 30 il dit également et donc une fois que tu as su ça alors sache mon frère que Je, je il dit, mon frère, je ne crois pas que tu vas douter après tout ce que j'ai présenté et tout ce que j'ai clarifié pour toi au sujet de la croyance en Aradja. Ar il dit, tous les chiats ah de toutes les époques se sont mis d'accord là-dessus. Et elle, c est, c est, cette croyance, elle est devenue plus... Ils disent que cette, cette croyance, elle est devenue plus célèbre que le, le, que le soleil au printemps. Entre, parmi, les, parmi les chiars et à un tel point qu'ils en ont même mentionné des, des mentions ils en ont même fait mention dans leurs poèmes quand ils écrivent des poèmes ils en parlent et ils ont euh, également euh, ils, ils ont même utilisé ça comme preuve contre ceux qui s'opposent à eux à toutes les époques et euh, les gens qui s'opposent à eux leur, les ont blâmés pour cette croyance-là à toutes les époques. Donc, ils utilisent ça comme une référence et comme preuve que ça fait partie de leur croyance et que c'est quelque chose d'accepter chez eux. Cheikh Ibrahim al-Rahim, il dit donc leurs paroles, leurs leur paroles Euh, dans la confirmation de cette fausse aqidah. Elle a, été, euh, yani, elle a été mentionnée dans plusieurs paroles de leur ulama et ils ont même mentionné le consensus de leur ulama à, à son sujet. Il dit le shir qu'il a juste mentionné euh, celle qu'il a mentionné maintenant euh, mais sinon elles sont beaucoup plus nombreuses que ça. C'est juste pour donner quelques exemples. Il dit ensuite وَقَدْ أَفْرَدَا أفرد عقيدة الرجعة أفرد, وقد أفرد عقيدة الرجعة بالتأليف أو وقد أفرد عقيدة الرجعة بالتأليف بعض علماء بعض علمائهم الكبار كالحر العامل الذي ألف كتاب الإيقاظ من الحجعة في إثبات الرجعة والأحسائي الذي ألف كتاب الرجعة وغيرها من المؤلفات الخاصة التي تنتصر لهذه العقيده الفاسده بمئات الروايات المكذوبه على الأ... على الائمه تدعي عنهم واهل البيت واهل بيت النبي الله وسلم منها ومنهم براء او براء دونك الشيخ il explique c que la croyance de الرجعة, ils ont ils en ont eux écrit des livres uniquement consacré à cette aqidah-là en particulier. C'est-à-dire ils ont écrit des livres juste sur cette, cette croyance-là. C'est-à-dire pour expliquer cette croyance-là en particulier. Et parmi leurs ulamas qui ont écrit des livres là-dessus en particulier, euh, des livres qui sont consacrés uniquement à ça, il y a le livre de Al-Amili qui s'intitule Al-Iqaz min al-Haj'ah fi isbat al-Raj'ah et un autre livre écrit par l'Ihsai qu'on a, a cité plusieurs fois hein, qui s'appelle Ar-Raja et ils ont également d'autres livres qui sont écrits spécifiquement pour défendre cette fausse croyance qui mentionne des centaines de, na de fausses narrations des mentions fabriquées et inventées et mensongères qu'ils attribuent à leurs imams et ils prétendent qu'elles sont qu'elles ont atteint un nombre tellement grand que personne ne peut les remettre en question et ils attribuent ces paroles-là à la famille du prophète et à ses descendants et la famille du prophète de même que leurs descendants sont innocents de ces paroles-là et ils sont également innocents de rafidats eux-mêmes Donc ça, ça vient clarifier la croyance en Ar-Raj'ah. Okay? Et maintenant, on va rentrer dans un autre point, un autre, un autre aspect de l'Aqidah la de. Rafidah. Et ce point-là, il est très important, c'est-à-dire c'est très important de le comprendre, parce que ça va venir nous clarifier un aspect fondamental de l'Aqidah la des Rafidah, qui vient expliquer et clarifier pourquoi beaucoup de gens parmi les musulmans, parmi les gens d'Ahl-Sunnah, ont été trompés par les Rafidah. C'est la l'aqidat qu'ils ont qui s'appelle At-Takiyya. Et At-Takiyya, c'est le fait que ces gens-là, les Rafidah, ils cachent aux, aux gens qui sont euh, qui sont pas sur la même secte qu'eux, ou sur la même croyance qu'eux, ils leur cachent leur, leur réalité et leur vraie croyance. Pour, leur, pour faire croire aux gens qu'ils sont avec eux, et qu'ils n'ont pas de différence avec nous. Donc, quand vous, allez, quand vous rencontrez des Rafidah, ils ne vont jamais vous dire la réalité au sujet de leur croyance. Hein? La plupart du temps, quand ils viennent voir des musulmans qui sont sur la sunnah ou qui sont sunnites en général, ils vont leur faire croire que « Non, mon frère, nous sommes tous musulmans, hein? on a tous le même Coran, on a tous le, euh, le même prophète, hein? et on a tous une seule et même religion » un islam, un coran, un prophète on n'a pas de différence entre nous et vous, il y a des petites différences entre nous dans les adorations et ça c'est juste des divergences qui sont comparables aux divergences qui existent entre les différents madhhab Abu Hanifa euh, Malik, Shafi Ahmed, donc ça ils prétendent que c'est de la même catégorie de divergences et que c'est juste des différences d'opinion entre les ulama et des questions des tjihad donc on n'est pas obligé de se diviser, diviser là-dessus puis d'être en désaccord là-dessus on, on est tous des frères, il faut tous euh, s'unir et bien entendu ça c'est de la poudre aux yeux c'est euh, des mensonges qu'ils répètent aux musulmans qui font partie de l'ahle-sunna pour les tromper hein. et ils ont profité souvent de ces méthodes-là pour s'infiltrer et pour se glisser entre les musulmans à le sunna et pendant qu'ils sont avec eux ils euh, créent des liens avec eux et puis petit à petit ils commencent à les influencer et les attirer à leur secte et à leur voix et beaucoup, beaucoup de gens malheureusement ne sont pas au courant de ça et ils se laissent tromper donc on va lire quelques paroles des, euh, de leurs euh, chourds qu'est-ce qu'ils disent au sujet de Attaqiyya et vous allez voir à quel point euh, c'est grave donc euh, <coughs> surtout vous avez les Échouan qui sont toujours en train de les défendre hein, toujours en train de les défendre et de dire oui ce sont nos frères, il faut, il faut mettre de côté nos divergences, on est tous ensemble il faut tous travailler ensemble et ils disent par exemple comme nous on est en, en Europe ou en Amérique maintenant au Canada ou aux États unis ou en Europe, ils vont dire non mais là on est parmi les Koufas, les Jeufs et les Chrétiens Donc, il faut s'unir entre nous, oublier nos divergences, hein, et puis, euh, il faut accepter euh, le pluralisme et la diversité, et il faut pas dire que on est les uns contre les autres, parce que sinon, euh, on se divise et on va être euh, on est faible devant les juifs et devant les chrétiens. Donc, ça, c'est parmi leurs choubouhats. Et ça, on va y revenir plus en détail dans les cours précédents, <coughs> pardon, dans les cours à venir. <coughs> En attendant, on va començar tout de suite a lire des paroles sur les paroles euh, sur la question de l'arquide de l'attaquia. <coughs> Donc, le sheikh Ibrahima al-Ruhayli, il dit en s'olive à al-mashoura el-lati tahtal makanatan kabira wa manzilata rafi'a min dynihim walahum fi fadliha aqaïda aqaïda rafadha al-mashoura el-lati tahtal makanatan kabira wa manzilata rafi'a min dynihim. مبالغات كث... كبيرة مبالغات كبيرة ففي الكافي والمحاسن أن أبا جعفر قال بزعمهم التق... التقية من ديني وديني آبائي ولا إيمان لمن لا تقية, تقية له ولا إيمان لمن لا تقية له دونك إلمانسيان لشيخ إبراهيم الرحيل يديك التقية سوف تحتد إلى عقدة رافضة qui est célèbre. Et elle prend dans leur religion une importance très grande et un statut et un degré très élevé dans leur religion. Et il mentionne au sujet de son mérite des choses clairement exagérées. Hein? Et donc, euh, il dit comme par exemple dans Usul kafi il cite les paroles de leur chouyoukhe dans, par exemple, Usul al-Kafi, volume 2 à la page 219, et euh, dans le livre Al-Mahassi, de Al-Burqi, à la page 255 euh, ils prétendent que Abad Ja'far a dit que qu'Al-Taqiyya ça, ça fait partie de ma religion et la religion de mes pères et celui qui n'a pas de Taqiyya il n'a pas de foi c'est ce qu'ils prétendent <coughs> et ils vont, on va mentionner des paroles qui citent qu'est-ce que c'est Al-Taqiyya pour eux Al-Taqiyya pour eux C'est que quand il est avec des musulmans sunnites, le shi'i Rafidi, il cache sa vraie croyance. Hein? Quand il est avec les sunnites, ou devant des sunnites, ou bien il sait que des sunnites le regardent ou l'écoutent à la télévision, il ne va pas mentionner la vérité de sa croyance et la réalité de la croyance. pour ça que beaucoup de musulmans sunnites, ils écoutent les chaînes des shi'i rafidhi, ils les écoutent, ils vont dire... Ils, vont, euh, ils disent par exemple euh, « Ah mais non, j'écoute les choures des chiites » et ils disent pas qu'est-ce que vous prétendez ou qu'est-ce que vous dites à leur sujet. C'est normal. Ils vont pas dire ouvertement euh, la réalité de leur croyance à la télévision. Ils ne vont pas insulter les sahabas comme ça devant les musulmans sunnites à travers le monde en, en live hein, ou bien en, en télévision euh, satellite. Parce qu'ils savent que le, le moment qu'ils qu font ça, ils vont se faire frapper ils vont se faire écraser par tous les musulmans sur la terre et donc ils cachent leur, leur réelle croyance et je me rappelle une fois quand on était dans une mosquée et qu'il y a un rafidi qui est venu prier une fois un vieux monsieur rafidi et probablement qu'il faisait partie d'un de leurs douats leur il est venu et au moment où il a, on, on s'est levé pour prier il a sorti un petit carré tissu pour mettre là où il pose son visage là où il pose sa tête il a sorti un petit, un petit carré comme ça pour mettre par terre alors on lui, on lui a dit hein, pourquoi il met ça c'est pas nécessaire de, de, que c'est une bid'ah de l'enlever puis on a compris en même temps que c'était un rafri <coughs> et puis euh, après la prière on est allé parler avec lui et on lui a expliqué que a, les croyances des Rafidah, c'était des croyances qui étaient contraires aux croyances de sunnah et ainsi de suite. Et on lui a mentionné des exemples de qu'est ce qui est mentionné dans les livres des, des Shi'a Rafidah, et qu ce que par exemple Al-Khomaini a dit, et d'autres parmi leurs imams ont dit au sujet de, du Coran, qu'il était falsifié, et ainsi de suite. Et là, y a, comme s'il nous prenait pour, euh, vraiment pour des gens naïfs, Allah, il dit bien si vous, dans ce cas là, si c'est des choses comme ça qui sont écrites, on vaécri on va écrire à, euh, à l'ambassade d'Iran pour euh, yani, leur mentionner que ces choses là sont mentionnées dans les livres et pour qu'ils qu fassent la correction ou bien pour qu'ils enlèment ces, ces livres là et euh, vraiment yani, quand je, je l'ai entendu dire ça je me suis dit à moi même franchement il, prend, il nous prend vraiment pour des idiots hein? comme si, si l'ambassade d'Iran allait euh, publier des, des masahifs qui sont euh, contraires aux masahifs qui existent dans le reste euh, des pays musulmans hein? bien entendu qu'ils vont jamais oser faire ça hein? du moment qu'ils sortent un, un mushaf avec une lettre qui est différente du reste des masahifs, ou un mot qui est rajouté, automatiquement, ils vont être rayés. Hein, ça, ça y est, ce sera fini pour eux. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point, parfois, ils peuvent prendre les gens pour des, hein, des idiots et les prendre pour des gens naïfs. Donc, <coughs> bien entendu, ils n'ont pas montré qu'il y a un faux Coran, ou qu'il y a un vrai courant, ils n'ont pas euh, changé quoi que ce soit dedans parce que c'est des choses qui sont écrites dans leur livre et qu'ils ne montrent pas aux musulmans en général, ils le cachent ça fait partie de leur croyance en attaqiyya ensuite <coughs> le, <coughs> le shaykh Ibrahim al-Rahili m'a sur une autre citation il dit et il y a aussi de l'Abi Abdelilah il y a 19 en el taqiyya ça c'est encore dans euh, le volume 2 à la page 218, euh, 217 et dans al, de al à la page 259 euh, c'est mentionné encore une fois euh, selon Abu Abdullah euh, il a dit il prétend qu'il a dit que 9 dixièmes de la religion c'est dans el taqiyya 9 dixièmes c'est presque la religion en entier donc pour eux ça a une grande importance le taqiyya et il dit celui qui n'a pas de taqiyya il n'a pas de religion celui qui ne cache pas sa vraie croyance devant les gens de la Sunna, il n'a pas de religion pour eux il dit et en Abiy Jafar il dit non et Allah il dit qu'il n'a pas de taqiyya لا لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلى الله من التقيه يا حبيب انه من كانت له تقيه رفعه الله يا حبيب من لم تكن له تقيه وضعه الله ها انه من كانت له تقيه رفعه الله يا من لم تكن له تقيه وضعه الله Il dit ici ensuite que selon Abiy Jafar, comme c'est mentionné dans le livre de al burqi dans Al-Mahassin, la, la page 257, il dit, selon attribuent à Abiy Jafar qu'il a dit, non, par Allah, il n'y a rien sur la surface de la terre qui est plus aimée d'Allah que la taqiyah. Il dit, oh, bien, oh ami, euh, celui qui a une taqiyah, Allah l'élève ou oh ami ou oh ô bien-aimé celui que, qui n'a pas de taqiya Allah le rabesse Allah l'humilie donc ça c'est c'était dans leur livre encore maintenant il dit wa an abi abdallah annahu qala ma ubid Allah bishay' ahabba ilayhi min al-khab min al il dit donc Comme c'est mentionné encore dans Al-Kafi, sur le Kafi d'Al-Kulayni, dans le volume 2, à la page 219, il dit qu'Abu Abdillah a dit « Il n'y a pas une chose par laquelle Allah est adoré, qu'il préfère plus qu'Al-Khabi. » C'est-à-dire euh, le fait de dissimuler. Il dit « Oum Al-Khabi, c'est quoi dissimuler ?» Il a dit « C'est-à-dire Al-Taqiyya. » Donc pour eux, c'est quelque chose qui quelque chose que Allah aime par-dessus toutes choses. Le Sheikh al-Jih ils mentionnent le verset qu'ils utilisent comme, comme euh, argument pour justifier leur euh, leur croyance en at Mais avant de mentionner ce verset là puis de parler de leur interprétation de ce verset et la réfutation de cette interprétation on veut mentionner d'autres exemples de leur croyance en At-Taqiyya dans d'autres citations. Cheikh Ibrahim, il en a mentionné quelques-unes, mais euh, je pense que c'est intéressant d'en mentionner d'autres. Bon, il y en a, en a d'autres encore qui vont être mentionnés par le Cheikh Ibrahim, mais dans le livre «Hatta la nan Haqiqat al-Shi'a » écrit par Abdullah al-Moussili, Il y a d'autres citations encore. Donc j'aimerais euh, lire une petite partie de ces paroles-là et de ces citations-là qui sont mentionnées dans ce livre. Euh, il dit à la page 19 de son livre C'est-à-dire, <coughs> « At-taqiyya chez les, les Shia » الرافضه و ان الفت ان عند الشيعة هي التظاهر بعكس الحقيقة وهي تبيح للشيعة خداع غيره تبيح للشيعي خداع غيره فبناء على هذه التقية ينكر الشيعي ظاهرا ما يعتقده باطنا وتضيح له أن يتظاهر باعتقاد ما يكره باطنا ولذلك تجد الشيعة منكرون كثيرا من معتقداتهم أمام أهل السنة مثل القول بتحريف القرآن وسب الصحابة وتكفير قذف المسلمين إلى غير ذلك من معتقداتهم التي سنبينها في هذا الكتاب بإذن الله لشيخ الماسيان عبد خميه ذكر إلى التقية ولرافض الشيعة C'est de montrer le contraire de la réalité. Et cette croyance en taqiyya, elle leur permet, elle permet à un shi'i, rafidhi, de tromper les autres. <coughs> hein? Et en se basant sur cette aqida de taqiyya, le shi'i, il va il, va nier, hein? Euh, il va nier des choses de sa croyance, hein? en apparence. Donc, il va nier en apparence des choses qu'il a comme croyance dans son cœur à l'intérieur. Donc, cette croyance en At-Takiyya lui permet de montrer, de, de montrer une croyance contraire à ce qu'il a en lui-même dans son cœur. Comme par exemple, si tu demandes à un shi'i, si un shi'i est devant déjà de l'Ahl Sunna, il est en présence déjà de la Sunna, et que tu lui demandes, est-ce que vous croyez que le Coran est falsifié Il va dire, non, on ne pas que le Coran est falsifié. On, a, on que le même, on a le même Coran que vous, puis on croit qu'il est complet, qu'il est bon. Hein, alors que dans leur cœur, ils ne croient pas ça. Ou bien, si tu leur demandes, est-ce que vous insultez les sahabas, Abu Bakr et Omar Est-ce que vous les détestez Est-ce que vous dites que ce sont des koufars Ils vont répondre, ils vont dire, mais non, au contraire, on aime les sahabas. On, on aime Abu Bakr et Omar, on les Hein, on les respecte sauf que ils vont peut-être dire euh, mais sauf que on, on aime euh, plus la famille du prophète ne vont pas dire la réalité que il les insultent et que il les considèrent, les so comme étant des pouvoir et ainsi de suite hein? et beaucoup d'autres choses de ce genre ils vont pas le montrer ouvertement pourquoi parce que dans leur rapide de tapi il y a pour eux la permission de le faire <coughs> il dit <coughs> وأحسن من أرف هذه العقيدة الخبيثة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله بقوله وأول موانع التجاوب الصادق بإخلاص, بإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون فينخضع سليم القلب منا بما يتظهرون له به من رغبتهم في, التف... في التفاهم والتقارب وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يعملون له إلا على أن, إلا على أن يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الآخر في عزلته la yatazahzah anha qayda shi'ara donc il dit euh, le sheikh que la meilleure façon, la meilleure définition qui a été donnée de l'aqida de cette, cette aqida, de cette salle aqida chez les rafidats la meilleure définition qui a été donnée à ce sujet-là c'est la définition de, du sheikh Mouhibuddin euh, Al-Khatib qui a écrit de nombreux livres euh, sur les rafidats, il le dit dans son livre Al-Khutut Al-Aridah à la page 10 <coughs> Euh, ya yani, la première chose qui vient qu il dit euh, yani, la première chose qui, est, qui crée un obstacle hein, du fait qu'il pour qu'il y ait une, une réponse ou un, une acceptation sincère de, de, de rapprochement soit disant comme ils prétendent eux, ils appellent à ce genre de rapprochement entre les gens de la sona et les gens euh, des desrafdra Ils veulent, les, les, les rois, ils appellent un rapprochement entre les deux et le sheikh ici, il explique que la première obstacle à ce, à ce genre de rapprochement là hein, un rapprochement sincère soit disant une réponse sincère, une acceptation sincère, c'est la différence entre eux et nous qui existe dans la croyance en taqiyya cette akida qu'ils ont qu'ils appellent taqiyya elle leur permet de montrer en apparence le contraire de ce qu'ils cachent à l'intérieur, pour, pour tromper la personne qui a un cœur qui est propre et sincère, hein, parmi les gens d'Ahl-Sunnah, et pour leur faire croire qu'il est d'accord avec les gens de la Sunnah. Et pour que les gens de la Sunnah soient en accord avec eux, et se rapprochent d'eux, pour arriver à faire ce qu'ils veulent eux et faire ce que eux ont accepté ou qu'est-ce qui les satisfait eux alors que eux de leur côté ils ne font rien pour abandonner quoi que ce soit de leur de, des choses qui sont en contradiction avec la, la bonne croyance ou de la vérité donc ils se permettent eux de mentir sur leur réalité et sur leur leur vraie croyance pour se rapprocher de nous et pour profiter pour pour essayer de propager leurs fausses idées. Hein? Et puis après, nous de notre côté, on bouge pas, puis on réagit pas, puis on fait juste les accepter. Hein? Tandis que eux ils restent sur leurs fausses croyances. Donc ça c'est très dangereux, Yannick. Ça c'est très dangereux et il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas été euh, avertis de ça et qui savent pas que ces choses là font partie de leur croyances fondamentales et <coughs> on va revenir là-dessus inshallah dans les cours euh, qui vont, qui vont euh, suivre <coughs> d'autres citations par rapport à leur croyance en at-taqiyya dit <coughs> يقول شيخهم ورئيس محدثيهم hussein al-mulaqab bi as-saduq fi risalat Sofja uh, 104. Marques Nasr al-Kitab Iran. El fois 370. Donc, leur et leur, le, le, la, la tête de leurs m'haddissins, euh, Mohamed ibn Ali ibn al-Hussein, qu'ils qui, qui, qui, ont, euh, qui, ont baptisé al-Saduq, dans un livre qui s'appelle Risalat, euh, Risalat al-Atikadat, à la page 104, publié par Marques Nasr al-Kitab, في أنها واجبه. من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله والأئمة Voici ce qu'il dit. Il dit « Notre croyance en Al-Taqiyya, c'est qu'elle est obligatoire. Et quiconque l'a abandonné, c'est comme s'il avait abandonné la salat. Et il dit « Al-Taqiyya, elle est obligatoire et il n'est pas permis de l'enlever jusqu'à ce que sorte Al-Qa'im, c'est-à-dire imam Mahdi. Et celui qui l'abandonne, Al-Taqiyya, avant la sortie de ce Mahdi, soi disant Alors, c'est comme s'il si était sorti de la religion d'Allah, de la religion des imami, c'est-à-dire les rafidats, et il a opposé, il a contredit Allah et son messager et les imams. Donc, ça, c'est un exemple de l'importance de cette croyance chez eux. Il dit, « Et quand ils ont dit qu'ils aient dit, les étudiants, alors qu'ils aient يعقد في موسوعته الحديثية وسائل الشيعة بابا بعنوان باب وجوب الاعتناء والاهتمام بالتقية وقضاء حقوق الإخوان وعقد بابا في موسوعته المذكورة بعنوان, بعنوان باب وجوب عشرة العامة بالتقية وبابا بعنوان وجو وطعه السلطان وسائل الشيعة ومثله شيخهم ايه حسين البروجرتي في جامع احاديث الشيعة فهذا وذاك على سبيل المثال للحصر il donne des exemples il dit que tu trouves pas l'importance de cette question de taqia les mentionné dans les livres de leur ulama. Donc il dit tu trouves comme par exemple euh, dans les paroles de un de leurs chours qui s'appelle Muhammad ibn al, ibn al hassan ibn al-Hurra al-Amili dans, dans son encyclopédie de hadith qui s'appelle Wasail al-Shi'a euh, le volume 11 à la page 472 et là il a mis un chapitre qui s'intitule qui s'intitule euh, l'obligation de de se préoccuper est de donner de l'importance à la tapiria et de remplir les droits des frères et un autre chapitre aussi qui s'intitule dans, dans le même livre volume 11 à la page 470 euh, qui s'intitule l'obligation d'interagir avec ou de vivre avec les gens du commun en utilisant la tapiria et un autre chapitre l'obligation d'obéir aux dirigeants par taqiyya. Ça, ça fait encore volume 11 à la page 471. C'est-à-dire ils incitent à l'hypocrisie, à ne pas montrer la, la vérité de ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, il y a également les mêmes, les mêmes exemples et les mêmes paroles mentionnées dans euh, les livres d'un de leurs cheikhs, Hussain al-Buroudjardi, dans son livre la page 14 hein, euh, volume 14 page 504 et qu'est-ce qu'il après également et donc ça c'est quelques exemples et après il donne des narrations donc il mentionne plein de citations a, il y en a certaines qu'on a déjà lu déjà donc pas besoin de les, de les relire et il dit ouais, il dit qu'Al-Khuleyn il mentionne dans Usul al-Khafi le volume 2 à la page 372 où il fait du Kachani dans الوا... Al-Wafi à la page 159 du volume 3 publié dans al Koutoube l'Islamie il dit «Abi Abdullahi alayhi salam il dit «Mani stafdaha bi-idha'ati sirrina salatallahu alayhi harru al-hadid wadiq al-majalis » Il dit « Celui qui a commencé son, sa journée en euh, divulguant notre, nos secrets, euh, yani Allah va faire tomber sur lui, ou va mettre sur lui la, la chaleur de, du fer et l'étroitesse des, des assises, ou bien des assemblées. » Il dit ensuite « au fil Kafi » le volume 2 à la page 222 et dans Arrasa'il de Al Khomeini, volume 2, à la page 185, de Suleyman ibn Khalid. Il dit à Abu Abdillah, a.s. Ya Suleyman, «Innakum ala dini man katamahu a'azahullah, wa man adha'ahu a'azallahullah. » Donc dans ces livres-là, il mentionne des paroles d'un de, de individu qui s'appelle Suleyman ibn Khalid. Il dit que qu'Abu Abdillah lui a dit... Ô oh, Suleymane, euh, vous êtes sur une religion, celui qui la cache, Allah lui donne la puissance, et celui qui, euh, celui qui la cache, Allah va l'honorer, va, le, va le, le, lui donner la puissance, et celui qui la divulgue, Allah va l'humilier. Subhanallah, c'est le, le contraire de la réalité. Allah me sta'aïn. وروي, وروى الحر العاملي في وسائل الشيعة عن أمير المؤمنين قال التقية من أفضل, من أفضل أعمال المؤمنين وفي وسائل الشيعة عن علي بن الحسين قال يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلى ذنبين ترك التقية وتضيع حقوق الإخوان Donc, Al-Hurra al-Amili, il dit dans son livre, Ouassa al-Shi'a, volume 11, à la page 473, selon Amir al-Mu'minin, et il dit aussi, euh, donc il dit dans ce livre-là, euh, que Al-Taqiyya, c'est la meilleure des actions qui est faite par les croyants. Et dans le livre Ouassa al-Shi'a, volume 11, à la page 474, selon Ali ibn al-Hussein, il dit que Allah pardonne aux croyants tout péché et le purifie de tout péché dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Excepté deux péchés. D'abandonner et de manquer aux droits des frères. Donc ça, c'est des exemples de ce qui est mentionné. Comme ça. Donc il y a l'autre exemple de ce qu'on a mentionné tout à l'heure, une autre citation. « Tarku taqiyya katarik salat » Ça, c'est apporté par un de leurs sheikhs, Tajoutin ibn Muhammad al-Sha'iri, euh, qui, qui attribue au prophète, en, la parole suivante, « Celui qui abandona taqiyya a abandonné la salat. Euh, » Et il y a d'autres citations comme ça. Donc, nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va continuer la semaine, euh, plutôt demain. Allah, on va continuer des exemples de citations comme ça. Puis, euh, on va mentionner par la suite euh, d'autres clarifications de qu'est-ce que c'est la réalité de la taqiyya selon Ahl-Sunnat et la différence qui existe entre la taqiyya telle qu'elle est dans le Coran et dans la Sunna et dans l'aqidat la d'Ahl-Sunnah et la taqiyya des Rafidars Shia vous allez voir qu'il n'y a aucune comparaison entre les deux donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça bismillah demain inshallah donc subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh barakallahu fikum wa jazakum Allahu khayran wa assalamou alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh